Ah, bonjour Monsieur Legrand. Comment allez-vous Ça va, ça va, merci. Et vous, Madame Lebon Oh oui, euh, moi je vais bien. Et votre bébé Il va bien mmh, Ça va, ça va. C'est un garçon ou une fille Ah, <rire> un garçon Et il, a, il a quel âge maintenant Il a un an. Eh bien. Bonne journée, hein, Madame Lebon. Oui, vous aussi, Monsieur Legrand, au revoir.